Est-ce que vous m'entendez? Non? C'est bon? Bon. Si vous le dites, je vous crois. Bonjour. Euh, on a un beau texte ce matin de 40 versets et euh, c'est un chapitre, le chapitre 16 dans un nombre, là. un chapitre de 40, 50 versets là. je crois que la semaine prochaine c'est Landry qui a 10 versets, <rire> je constate ça, <rire> C'est Jean-Claude qui les avait et il s'est arraché ça de ses mains pour donner à l'André. C'est tellement facile. <rire> et euh, moi, quand j'ai lu ce texte euh, mercredi, là, pour la première fois, là, je le disais, raconter à Marilyn ce matin, mercredi soir, j'ai écrit aux anciens, j'ai dit, ben, je vais vous voir vendredi matin à 7h. Parce que, ben, c'est pas le... Le genre de texte est intuitif pour moi, pour euh, avoir envie d'enseigner là-dessus. Là où il y a beaucoup de rébellions, ce n'est euh, pas tout le temps intuitif pour moi. Bon, il se trouve que Dieu me l'a attribué, donc euh, on va passer du temps là-dessus ensemble. J'ai intitulé euh, l'enseignement de ce matin, la souveraineté de Christ dans l'église. J'aurais pu être plus précis que ça. Parce que dans le texte, qu'on va lire les questions de souveraineté de Christ de manière très pratique. Souveraineté de l'éternel dans le contexte ici euh, au désert. Hein. Et on est dans une mouvance où euh, Dieu a dit à Israël, dans le chapitre 14, après qu'ils ont euh, commis vraiment un péché grave, en manquant de confiance à l'éternel, quand il leur a demandé d'entrer dans la terre promise, ils ont dit non, non, non. Il leur a dit euh, Vous allez comprendre ce que c'est que être privé de ma présence. Et ici, euh, on est dans ce, cette mouvance-là. Ensuite, il leur a dit que vous allez voir euh, euh, avoir un sacrifice lorsque quelqu'un d'entre vous ou collectivement vous allez pécher de manière involontaire. Mais s'il y a un péché volontaire, agit de, de, de façon à mépriser Dieu, vous allez vivre les conséquences de ça. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu dans les, dans les chapitres précédents. Là, et Jean-Claude nous a présenté la semaine passée vraiment l'exemple de quelqu'un qui agit agi à main levée, là, de façon visible. Et la justice de Dieu qui s'est appliquée à ça. On est encore un peu dans la même thématique ce matin. Vous savez, la souveraineté de Dieu, il y a tellement de beaux textes qui en parlent dans les Écritures. Et quand je dis beau là, il y a des textes qui proclament la souveraineté de Dieu de manière à donner la chair de poule là. C'est-à-dire que tu lis le texte dans sa forme poétique, dans sa profondeur, tu dis waouh, que c'est beau, que c'est magnifique. Dieu est souverain, il contrôle tout, il domine sur tout, il est tout puissant. Si on le loue, c'est parce qu'il nous donne la force, et nous fait la grâce de le louer. Le problème, c'est quand on se dit, cette souveraineté là, Dieu a choisi de l'exercer sur la terre au moyen d'intermédiaires humains. C'est là où ça devient compliqué. Parce que cet intermédiaire humain, je le connais. <rire> je connais ses défauts. <rire> Comment, moi, voir cette grandeur de Dieu à travers un humain dont je connais les défauts? Aussi bien dans un contexte, et c'est le problème d'Israël avec Jésus, hein? Il est charpentier, nazaréen, nazarien, hein? humain devant nous. Et euh, il, il agit au nom de Dieu. C'est difficile pour eux de croire, d'accepter de croire, ça. Contexte d'église, c'est pareil. Des leaders que Dieu met dans l'église. Pour exercer sa souveraineté au moyen de ces gens-là. Dans la maison de Dieu? Bon, on les connaît. <rire> Pareil dans un contexte famille. Hein? Les jeunes là, mon papa, ma maman, ils ne comprennent rien. C'est vraiment eux que Dieu a placés dans ma vie pour être l'autorité spirituelle dans ma vie? Le mari, c'est pire. On le connaît un peu trop bien, le mari. C'est vrai, non, Ruth? <rire> non, je ne peux pas poser la question à Tassie, elle va répondre. <rire> c'est ça le problème. Et ce que je vous propose ce matin, c'est quand on va lire le texte là, arrêtons de voir Israël, posons-nous la question, nous, vis-à-vis -vis de l'autorité de Dieu. On en est où? Et euh, j'ai pris ce texte que euh, Christian me suggérait hier soir, là. hier soir, hier nuit, <rire> où Jésus dit dans sa conversation avec Nicodème, qu'on aime beaucoup souvent apporter quand on évangélise hein, cet, cet, cet épisode-là, où le, le, le Seigneur dit dans, vraiment avec beaucoup d'assurance qu'on qu connaît au Seigneur, en vérité, en vérité, je te le dis.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 Ou le témoignage de l'intermédiaire de Dieu humain qui est devant vous, vous ne croyez pas en lui, Jésus-Christ. Comment croirez-vous si on vous parlait de Jésus-Christ qui règne, qui est assis à la droite de la majesté divine, qui gouverne, qui domine sur tout C'est difficile de s'imaginer que je vais rejeter l'autorité de Dieu sur la terre qu'il a placée sur moi mais je vais accepter <rire> l'autorité euh, céleste de Christ donc quand on lit euh, est-ce que vous êtes à nombre 16 donc, je vais lire le texte je vais le lire lentement euh, je ne reviendrai pas très souvent là-dessus parce qu'il est long Donc, euh, quand je vais présenter le euh, contenu tout à l'heure Donc, je vous invite vraiment à prêter attention. Moi, j'ai dû le lire plusieurs fois pour essayer de comprendre. Là. Donc, vous allez le lire peut-être une fois ce matin. Euh, donc, j'irai doucement. Corée, fils de Jitséa, fils de Keat, fils de Lévi, s'est révolté avec Datan et Abiram. Fils d'Eliab et On, fils de Pelet, tous trois... De Ruben. Ils se soulèvèrent contre Moïse avec deux cent cinquante hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Verset trois. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent C'en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi voulez-vous, vous, pourquoi élevez-vous au-dessus de l'assemblée l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant Demain, l'Éternel fera connaître qui est, qui est, ce, qui est À lui et qui est saint et il fera approcher de lui il le fera approcher de lui il fera approcher de lui celui qu'il choisira faites ceci prenez des brasiers corée et toute sa troupe demain mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'éternel celui que l'éternel choisira c'est lui là qui sera saint ce n'est pas assez euh, non C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour, pour la servir Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, Les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coulent le lait et le miel Il parle ici d'Égypte, Pour nous faire mourir au désert sans que tu, tu continues à dominer sur nous Et ce n'est pas dans un pays où coulent le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain matin, trouvez-vous demain devant l'Éternel Toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier et y mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée, Corée convoqua. Toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, Ô oh Dieu, Dieu des esprits et de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et Abiram. Moïse se leva et alla envers Datan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des temps de ces méchants hommes et ne touchaient à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et c'était à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Petits Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Un peu ce que Jésus nous a souvent dit, je n'agis pas de moi-même, c'est le Père qui m'a envoyé. Verset 29. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Et si l'Éternel fait une chose inuit, c'est la terre ouvre sa bouche, pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit. Il disparut du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, Dis à Léazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer l'incendie, les brasiers, et d'en répandre au loin le feu car ils sont sanctifiés avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie et que l'on fasse des lames étendues ont, dont on couvrira l'autel puisqu'ils ont été présentés devant l'éternel et qu'ils sont sanctifiés ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël les sacrificateurs et les a pris les brasiers des reins qu'avaient présentés les victimes de l'incendie Il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Une belle histoire, hein? Comment? Tragique, mais qui raconte une autre histoire et qui reflète un tout petit peu comment nous sommes avec Dieu par moment. Habituellement, euh, je vais présenter un ou deux points dans un texte, euh, mais cette fois-ci, on va faire ça très différemment parce que le texte est quand même assez factuel. C'est une histoire qui se lit bien, qui se raconte bien. On va la parcourir ensemble pour comprendre un tout petit peu d'où ça vient et qu'est-ce que le Seigneur veut comme nous, pour nous, enfants de Dieu, pour quiconque ne connaît pas encore le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on comprenne? Pourquoi il a donné ici? Pourquoi il a mis en lumière ce péché-là parmi son peuple? Pourquoi il a exercé ce jugement-là? Quelle leçon il veut qu'on tire dans nos vies? Donc, ce que je vais vous exposer, c'est essentiellement qu'à travers cette histoire, donc, Dieu nous montre qu'on doit obéir aux leaders humains qu'il nous donne. Dans le contexte, ici, il s'agit de Moïse et Aaron, pour notre propre salut. Et quand je parle de leaders humains, j'inclus Jésus, humain, homme, qui est venu sur la terre et à qui Dieu nous a demandé de placer notre confiance pour être sauvé. Jean-Claude, la semaine passée, a vraiment bien, euh, très bien résumé euh, un peu l'histoire d'Israël. Mais pour bien comprendre le contexte là, parce que quand Dieu prend le temps, il y a des, y a des péchés dans le désert, souvent qu'il euh, y a eu un péché, il va y avoir un jugement, on ne nous mentionne pas ni le nom de la personne, nous sa tribu. Mais quand Dieu prend le temps de nous donner la lignée patriarcale dans un contexte où, on, un contexte où les rôles et responsabilités qu'il a donnés de son autorité sont contestés, ça vaut la peine de revoir d'où ça vient. Le camp où ils sont euh, ressemble à ça. Okay? C'est de cette façon qu'ils sont campés. Donc on a au milieu le bloc bleu que vous avez là, c'est ce que le texte appelle ici, là c'est la d'assignation. Et je ne vais pas expliquer, euh, le but ce n'est pas d'expliquer euh, tous les éléments qui le constituent. Hein. Autour de la tente d'assignation, ils sont dans le désert, Dieu a positionné les Lévites. Devant la tente, à l'entrée, il y a Moïse, Aaron et ses deux fils, donc euh, Itamar et Léza. Kéat, là, d'où vient Corée, ils sont juste au sud ici. Ensuite, on a les autres. Ruben est au sud du camp. Et c'est la troupe qui constitue son camp avec lui dans les Écritures. On va parler du camp de Ruben et les corps d'armée qui le composent. Et quand Dieu l'a positionné comme ça, il a dit, « Les Lévites qui m'appartiennent, je veux qu'ils soient autour de la tente. » De peur que ma colère ne s'enflamme contre le peuple et que je ne les détruise. Donc, leur présence, incluant les Kiatites, à qui euh, Corée, la tribu, euh, la famille dont elle vient Corée, leur présence en soi est une bénédiction immense pour l'ensemble de l'assemblée, l'ensemble du peuple. Par leur présence, en fait, ils contribuent déjà. Au culte et contribue au sacerdoce. Ensuite, on a euh, donc euh, euh, Ruben qui est là. Dieu a, par un, a euh, demandé donc euh, aux Lévis, donc ceux qui sont autour du gros bloc oublié ici, d'être au service de. Aaron et ses fils, parce que Aaron et ses fils, c'est en oui. réalité à eux que Dieu a confié les services qu'il leur demande de faire dans ce lieu-là qui on appelle le temple ou le tabernacle ou, le, ou la tente d'assignation, dépendamment des contextes. Et eux, ils vont faire ce service avec l'aide de ceux qui sont autour, donc incluant les Kéatites, les Meirarites, les gershonites. Et tout cela doit travailler sous l'autorité de Aaron et ses fils. Donc, c'est de la volonté de Dieu souveraine que Aaron et ses fils ont reçu la responsabilité du culte à Dieu. Et c'est de sa volonté souveraine que les kéatites, les autres, leur ont été donnés pour les aider. Pas parce que... Euh, Dieu n'a jamais dit que c'est parce qu'Aaron était meilleur que les autres. Il a choisi pour être, lui et ses enfants, les sacrificateurs ou les prêtres de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est que Coréla, qui vient donc de cette famille des Kéatites, dit à Moïse, « Moi, là, on en a assez. On en a assez de comment les choses se passent. » Et Moïse leur dit, je sais que vous en avez assez, parce que dans le fond, ce que vous voulez, c'est le rôle d'Aaron, c'est la place d'Aaron. Mais à l'origine, quel est leur rôle spécifiquement, les gens de Kiyat? Je pense qu'on l'avait vu au chapitre 4 avec l'Henri toi qui avait présenté les, les fonctions de chacune des familles des Lévi. Ce n'est pas la moindre, la fonction des familles des Lévi. En réalité, là, Dieu leur a demandé de s'occuper des choses saintes tous les ustensiles, là, tout ça qui est dans les le lieux saints, les lieux très saints, la liste est ici, là. ils s'occupent de l'arche. Et comment ils le font, c'est que chaque fois que Dieu va leur demander de se déplacer, c'est Aaron là, et ses fils qui vont démonter euh, les choses euh, saintes et très saintes, parce que les Kéatites n'ont pas le droit de les toucher, même pas de s'en approcher, sinon ils vont mourir. Donc une fois que c'est démonté, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils ont la fonction de... C'est vraiment biblique, la Bible dit qu'ils ont la fonction de porteur. Aujourd'hui on va dire la manutention. Ils portent, ils transportent. Et c'est un peu contraignant. C'est un peu contraignant parce que l'organisation que Dieu a donnée à Israël dans le camp est tellement claire, tellement précise. Ça ne laisse pas de la place à de l'initiative personnelle. Qui bouge avant qui, qui touche à quoi, là, c'est tellement clair. Dans des mots d'aujourd'hui, on va dire, euh, c'est contrôlant. <rire> c'est contrôlant. Hein? Et imaginez-vous, quand Dieu place son Église de cette façon, et qui demande à des responsables d'exercer sa souveraineté, son autorité, dans ce cadre-là, c'est à eux qu'on va dire c'est contrôlant. Intrusif, c'est un peu trop intrusif. Donc, Moïse donc qui est, on va dire, qui a le gouvernement du camp, la direction, le leadership, la conduite, l'autorité spirituelle. Aaron qui exerce le sacerdoce. Les Lévites, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu leur a donné comme tâche. Ils disent, bah, ce qui est plus intéressant, c'est la tâche d'Aaron. C'est facile. Ce n'est pas facile la tâche d'Aaron. <rire> la preuve, c'est qu'il a perdu Dieu de ses fils dans sa tâche, du premier fils. Parce qu'ils ont agi d'une manière que Dieu n'a pas demandé d'agir. Ils sont morts. Ce n'est pas une tâche facile. Mais c'est ça qu'ils veulent. Hmm? On est vraiment ici dans ce que je veux. Oui, Dieu demande de servir, mais je veux le faire la manière que je veux, comme je veux et quand je veux. Et non la manière que Dieu me demande de le faire. Ou que l'autorité spirituelle que Dieu a placée sur moi me demande de le faire. Je veux le faire comme je veux et quand je veux. Dans le fond là, Avant que Dieu me demande de faire quelque chose, j'aimerais bien qu'il consulte mon agenda. Il lui a envoyé mon Google, là, il va voir mon agenda pour voir si c'est dit, je suis disponible. C'est ça qu'on lui dit. Donc, et c'est ça la réalité dans laquelle nous sommes dans l'Église. C'est que Dieu a donné des rôles, Dieu a donné des dons. C'est tellement clair, tellement précis, on ne peut pas toujours agir comme on veut, même quand on veut faire quelque chose. Il faut toujours se soumettre à une autorité. Alors, ces gens-là, euh, la famille des Kiyad, un homme en particulier, donc Corée. Par son cri, euh, quand on lit les versets 1 à 3, son cri, ça nous laisse penser que c'est depuis un bon bout de temps qu'il se sent comme étouffé. Il dit, ça en est assez. Ça <rire> en est assez, je n'en peux plus. Ça en est assez. Et quand Moïse lui répond, quand il va voir Moïse, Moïse ne lui répond pas tout de suite. D'abord, il parle avec l'Éternel. <rire> Hein, il va d'abord implorer Dieu il va tomber face contre terre il va parler de ce que euh, on va faire devant l'éternel ensuite il dit aux gens qui le contestent je sais dans le fond que vous, a, vous ne voulez pas la bénédiction que Dieu vous a donnée c'est peu de choses pour vous que Dieu vous ait choisi du milieu de tout un peuple pour vous faire approcher de lui ça ne vous suffit pas Et qu'il vous ait choisi, hein, comme on le voyait dans les images tout à l'heure, pour que vous soyez proche de lui. Et que vous serviez dans sa maison, dans son temple. Ça ne vous suffit pas. Mais vous voulez aussi le <rire> sacerdoce. C'est peu de choses pour nous, par moments, que Dieu nous ait choisis pour être ici ce matin. Pour appartenir à un corps, pour le louer au milieu d'une assemblée qu'il aime, c'est peu de choses pour nous. Mais nous avons le regard sur ce que fait l'autre, sur le don que Dieu a donné à l'autre, sur la place que Dieu a donnée à l'autre. Ça s'appelle la convoitise. Et quand ça fait des frustrations, puisqu'on ne voit pas Dieu, Et par moments, on n'a pas l'impression que c'est contre Dieu qu'on se rébelle quand on se rébelle. Notre rébellion va, voir, va aller contre ceux à qui Dieu a donné l'autorité dans l'Église. Et dans les, ici, je parle de l'Église, famille séparée. Moi, je me souviens très bien du, du ministère de la jeunesse. C'est difficile de faire les choses comme les leaders le demandent. Même les jeux, c'est plate. On veut les faire différemment. Les règlements, les règles, c'est encore plus compliqué. <rire> Dans la famille, c'est pareil. C'est difficile. Et impossible sans Dieu. Dans ce contexte-là, Moïse leur dit qui est Aaron <rire> pour que vous murmurez contre lui par votre attitude c'est Dieu c'est la souveraineté de Dieu que vous contestez qui est l'humain que Dieu a placé dans ma vie pour exercer une autorité spirituelle dans ma vie Si je regarde à lui, parce que nous, quand on lit Aaron, Moïse, pour nous, c'est, bon, on lit Aaron, le souverain sacrificateur, mais pour les Israélites, là, ils le connaissent en Égypte. Là. Il y en a probablement qui ont des meilleures qualités humainement parlant que lui, non? Mais c'est lui que Dieu a choisi. Ils doivent se soumettre à ça. Moïse, c'est depuis l'Égypte qu'ils rejette l'autorité de Moïse. Qui es-tu? Qui t'a établi, juge? Mais c'est lui que Dieu a choisi pour diriger le peuple dans le désert. C'est lui. Il faut l'accepter. Mon père ne comprend pas. Ça, je l'ai beaucoup entendu souvent. Il ne comprend pas. Mais c'est ton père. C'est lui que Dieu a choisi parmi les milliards d'êtres humains qui existent pour être ton père. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé dans cette assemblée-là, je ne me souviens plus, j'avais euh, quelqu'un, je pense que c'est Jean-Claude qui m'a parlé du baptême. Euh, ben, en tout cas, il y avait un, un point où je n'étais pas très d'accord avec lui. Là, je lui ai écrit un, un, un, un, un courriel, un livre de, de, de, de 30 pages. Je l'ai imprimé, ça faisait 30 pages. Mais c'est vrai, c'est ça l'attitude. Mais dans le fond, ce qu'on voit ici, ce n'est pas, pas l'humain. Quand on est dans cette position, on a du mal à accepter l'autorité humaine, mais qu'on pense qu'on est en communion avec Dieu au ciel, ça ne marche pas. Alors, ça c'est le côté de Kéat. Ce qu'ils veulent, c'est le rôle que Dieu a donné à Aaron et ses fils. Ils regardent, ils n'ont même pas les yeux dans la bénédiction que Dieu leur donne. Le simple fait qu'ils soient présents en soi est une bénédiction pour l'ensemble du peuple. Mais ils ne voient pas ça. Ça nous arrive tous, nous tous, <rire> qu'on a du mal à réaliser que le simple fait qu'on soit présent ici édifie beaucoup, édifie plusieurs. Et qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un rôle visible actif, mais le simple fait d'être là où Dieu veut que je sois, c'est-à-dire de me soumettre à sa volonté, est une bénédiction. Ruben, là, donc, les fils de Ruben, euh, de la tribu de, de Ruben, donc Dathan et Abiram, eux aussi ils ont un problème, mais qui n'est pas tout à fait le même que Corée qui vient de Kéat. Dans le camp, Ruben n'a pas tout à fait un rôle, qu'on va dire, visible ou actif dans l'organisation que Dieu leur a donnée. Oui, il est tête de camp, du camp du Sud, là, qu'on va lire dans 8 secondes, vous allez lire du midi. Il est la tête de camp, là. Et euh, quand ils vont se déplacer, les secondes dans la marche. Là, Dans le chapitre 10, on l'a vu, vu avec Christian, quand il se déplace, il faut que les Aaron et ses fils sonnent des trompettes. Quand on sonne des trompettes pour partir, donc, les, là où j'ai mis le numéro 1, là ils vont partir en premier, donc Judas et Or. Ruben va suivre, ensuite tous ceux qui sont au milieu, là, euh, ils vont suivre. Donc... Ruben, lui, a un problème avec le fonctionnement du avec le leadership, le fonctionnement euh, du camp. Je vais vous poser une question. Dans l'ordre des naissances là, des tribus d'Israël, Ruben est positionné où? Comment? Il est l'aîné. C'est le premier né de Jacob, l'aîné de tous. Quand leur papa est sur le lit de mort, Jacob, il va dire, approchez-vous et je vais vous annoncer ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Il va dire à Ruben, tu n'auras pas la prééminence à cause du péché que Ruben avait commis à son égard. Ce que Ruben réclame à, à Moïse, c'est la prééminence. Il lui dit, tu domines. Il ne dit pas, je vais exercer les fonctions de sacerdoce. Il a un problème avec la direction du camp. Il veut une place que Dieu ne lui a pas donnée. Dans la marche, les seconds, dans l'ensemble des événements qu'on voit dans le camp, il n'y a jamais à un moment donné, là, on va dire, il y a eu telle situation, on s'en va consulter la tribu de Ruben parce que c'est la famille de Lénine. Non, on consulte l'éternel. C'est Dieu qui décide. Et le droit qu'il réclame, là, le, le le droit de diriger, qui, dans certaines cultures, ça peut sembler légitime aussi, qu'un aîné euh, dise « je vais participer à, à la chefferie du, de la famille ». Dans mon pays, c'est comme ça que ça se passe. L'aîné de la famille, c'est quasiment le deuxième papa. C'est un, un, euh, un syndrome bizarre. Avouez-vous, euh, Déjà rencontrer quelqu'un qui, qui vous dit, moi là ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur. Et parce que ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur, donc je pense que j'ai une position importante. Je dois jouer tel rôle, je dois jouer tel rôle. Moi ça fait très longtemps que je suis dans cette assemblée. Peut-être même que j'étais là depuis son origine, depuis la fondation. Par cette position-là, j'ai un rôle, j'ai une importance. Mais en même temps, Dieu choisit des gens qui sont peut-être arrivés il y a quelques années, bien longtemps après moi, pour la diriger cette assemblée-là. Et je dois me soumettre à leur autorité. C'est le défi des Rubens. Là où Dieu agit, là où c'est Dieu qui décide, les droits humains acquis, culturels, peu importe, n'existent pas. Et Ruben, euh, euh, Abiram, et euh, Datin et Abiram, Ils sont rendus très très loin dans leur colère. Okay? Parce qu'ils sont en rupture totale avec Moïse. Donc, quand Lui là, revient dans le texte là, des versets 15 et 16, où Moïse les convoque, ils disent Non, nous n'y monterons pas. Le péché a tellement, le mensonge qu'ils ont conçu, a tellement envahi leur cœur qu'ils sont en totale contradiction avec Dieu. Ils vont parler de l'Égypte. là. Si on recule dans le livre d'Exode, au début, Dieu va nous parler de l'Égypte et il va nous dire qu'Israël a souffert de manière très cruelle et très rude en Égypte. Au moment où Dieu décide d'intervenir, on les opprime tellement qu'on prend les nouveaux négations pour les jeter dans l'eau vivante. C'est le pays de l'oppression, c'est le pays de l'esclavage, c'est le pays de la douleur. Mais les fils de Ruben vont nous le présenter comme un pays où coule le lait et le miel. en utilisant une expression que Dieu utilise pour sa cité à lui, la terre promise. Ils sont en train de dire à Dieu, je préfère vivre ma vie, mon péché, mon esclavage, souffrir, plutôt que de me conformer à l'autorité que tu as établie sur moi. Quand ça arrive, là, tout le monde, ça, ça explose, là, tout le monde, c'est depuis un bout de temps que ça, ça fait à peu près deux ans que Dieu les a organisés de cette façon-là, que tout le monde doit se soumettre à l'autorité, à l'organisation que Dieu établit. Et ça arrive, ça explose, hein? en fait. Une façon humaine de parler, mais on sait que c'est Dieu qui a choisi de mettre ça en lumière à ce moment précis-là. Parce que c'est quelque chose de caché que Dieu veut régler. Donc, ces hommes sont euh, dans cette confrontation euh, où ils ne sont même plus capables de reconnaître les bienfaits que Dieu a fait dans leur vie. Ils ne sont même plus capables de dire « Il nous a sortis de là, il nous a amenés ici, il nous fait vivre dans le désert, nous donne à manger, la nourriture tombe du ciel chaque jour. » Ils ne sont même plus capables. Est-ce que ça nous arrive? Qu'on soit tellement en opposition avec l'autorité sur nous qu'on n'est même plus capable de raisonner, de dire non, cette personne me veut du bien. <rire> C'est pour mon bien que cette personne vient me parler. Parce que dans le passé nous avons une relation, un cheminement elle ne m'a jamais détesté <rire> C'est pour mon bien. Mais quand on est envahi par un mensonge, par une rébellion, On est aveuglé. Pourquoi? Parce qu'on refuse de se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est pareil avec Christ. Quand on refuse de se soumettre à Christ, à lui donner notre vie, on a du mal à comprendre en quoi Christ est une bénédiction pour moi. Pourquoi j'ai besoin de Jésus-Christ? Parce qu'on ne veut pas faire le pas de foi de se soumettre à son autorité. Donc, vous avez donc les deux, Dathan et Abiram, là, qui eux veulent co-diriger, ou littéralement ils veulent prendre la position, la place de Moïse. Corée qui lui, il veut la, la, le leadership sacerdotal, le culte spirituel. Et les deux vont donc s'associer, pas parce que c'est les meilleurs amis au monde, mais ils ont un ennemi commun. Ils vont s'associer ensemble. J'ai fait un peu des, des recherches avec des chiffres, là, des, des statistiques, des problèmes qui arrivent dans les églises. Savez-vous que les deux raisons, là, je ne suis pas d'accord avec la direction de l'église. Je ne suis pas d'accord avec le leadership spirituel. Ça fait partie des principales raisons dans, à travers le monde où il y a des divisions et des départs dans les églises. Ça n'a pas beaucoup changé. Il y a juste un qui lui manque pour que le tableau soit complet je pars parce que j'ai un problème relationnel avec quelqu'un dans l'Assemblée. Ce sont les trois principales raisons. Pas d'accord avec la direction, pas d'accord avec le, le leadership spirituel. Fait que je me braque dans mon coin, je ne fais plus confiance à l'autorité sur moi et j'explose. On n'est pas très différents aujourd'hui. Pas très très différents. Et si nous le sommes, ce n'est pas par nos propres forces. C'est par le lien qui nous unit en Jésus-Christ. J'achève. Regardez l'exhortation que euh, le, le Seigneur nous fait à nous, ses enfants. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne cherchons pas à nous servir nous-mêmes. Celui que nous servons, c'est Christ. Il se trouve que dans la vraie vie, nous allons le servir très concrètement dans une église, sous une autorité, sous, par l'autorité d'un intermédiaire humain de la souveraineté de Dieu. Et, Le morceau de ce verset qui vient avant, c'est Jésus va dire « Rendez ma joie parfaite en étant un. » hein? Christ est parfait, sa joie est déjà parfaite. Mais il nous dit que quand vous vous soumettez à mon, ma, ma, ma souveraineté, et vous entrez dans ma joie. Et moi, je suis content quand vous participez à ma joie. <rire> Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu comment Abiram, Corée, se sont-ils privés de la grâce de Dieu? Parce qu'ils s'en sont littéralement privés. Vous voyez le sort qui leur a été réservé? En refusant de se soumettre à l'autorité. C'est très important. Très, très important. Ce que ça fait, c'est quoi? Bon. On a Corée, Abiram Keat, Corée, le leader de la rébellion. Eux, ils ne sont pas contents, donc, et je ne prétends pas que le sang des flèches, là, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est juste une façon d'imager la chose. Et ils vont euh, contaminer le camp, en fait. Hein? Ils vont saluer 250 chefs, personnes ayant de l'influence sur le peuple. Personne, L'expression que, que, que euh, Moïse va dire dans son récit, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils vont s'allier 250 gens de renom à leur cause pour contaminer toute l'Assemblée. Là où ça devient super euh, subtil, c'est quand on se pose la question, qui est ton autorité aujourd'hui? Est-ce que est tu es sous l'autorité de la personne qui veut que tu sois son allié parce qu'il combat ou elle combat contre l'autorité établie par Dieu? Ou... <rire> Tu es sous l'autorité du médiateur terrestre établi par Dieu lui-même. La même question se pose vis-à-vis -vis de Jésus. Tu es sous l'autorité de Christ ou tu ne l'es pas? Soit tu es sous l'autorité de Christ, autrement dit tu fais confiance à Jésus-Christ, autrement dit tu lui donnes ta vie. Autrement dit, tu acceptes les intermédiaires humains qui travaillent pour lui dans ta vie. Ou alors tu es sous l'autorité de ceux qui combattent Jésus-Christ et qui disent qu'il n'est pas vrai, qu'il n'a jamais existé. On est sous l'autorité d'un ou de l'autre, de Jésus ou de quelqu'un d'autre. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes sous l'autorité de quelqu'un. C'est ce que Moïse dit au peuple dans Deutéronome. Parce que des fois, on va dire, mais non, ce n'est pas que je suis tout à fait pour Christ, mais personne ne m'a dit d'être contre lui, j'ai choisi mon propre chemin. Personne ne m'a dit d'être contre lui. Je suis sous mon propre chemin, ma propre autorité. Moïse dit qu'il n'y a point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Un peu comme ça a été le cas dans le camp que personne, après avoir entendu les paroles de, la, de cette alliance, contractée avec serment, attesté par Dieu, et se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Que nul ne dise, j'aurai la paix dans ma vie. Je serai sauvé. Je suis en conformité avec Dieu parce que je suis mes pensées. Je suis les penchants de mon cœur. Que nul ne se fasse cette illusion-là. Et c'est ça le défi pour moi et pour ceux qui sont constitués de la même matière que moi. Euh, dans les prendre quelques minutes pour quand même présenter l'attitude de, de, de, de Moïse, parce que j'estime que oui, il y a de la contestation, mais au milieu de tout ça, ceux qui sont les dépositaires de l'autorité des ions agissent aussi d'une certaine façon qui nous édifie. Quand Moïse reçoit cet affront, Moïse et Aaron. Au verset 4, on voit sa première réaction. Ce n'est pas de défendre sa position, c'est d'implorer la grâce de Dieu. Il va se jeter face contre elle. Il va se tourner à Dieu et dire, c'est Dieu qui va décider. Demain, Dieu va trancher. Il aurait bien pu raconter l'histoire. Écoutez, depuis l'Égypte, de, de, de, Dieu m'a envoyé vers vous, j'ai ouvert la mer, j'ai fait ci, j'ai fait soi. Pourquoi aujourd'hui vous me contestez, venez on va argumenter. Il aurait pu. Mais non, je vais m'en remettre à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va peut-être le vivre dans nos propres familles. Quand on arrive dans nos familles où on n'a pas beaucoup de croyants. On va avoir quelqu'un qui euh, agit de façon frontale pour discréditer ce qu'on dit. Et potentiellement avoir des alliés au sein de la famille qui vont s'assembler contre nous. Comment on réagit? <rire> Moïse se tourne vers l'éternel. Et quand les rubénites l'accusent, parce qu'ils vont dire à Moïse, Dans le fond, tu nous as menti. Et l'expression qu'ils vont utiliser, c'est « penses-tu crever les yeux de ce peuple Ne, ne sais-tu pas qu'on voit dans ton jeu ce que tu fais okay? ?» Autrement dit, ils soupçonnent que Moïse agit dans leur vie par motif d'intérêt personnel. Il veut prendre le contrôle de leur vie. Comme on peut très bien le soupçonner dans la, par, au travers des autorités qui nous entourent, dans le contexte de l'Église, que c'est pas motif, ils sont motivés par des intérêts personnels. Ils veulent prendre le contrôle, ils veulent diriger, ils veulent dominer, etc. C'est vraiment ça. Et Moïse, c'est ça, Moïse voit ça. Mais il n'y répond pas. Au contraire, c'est à Dieu qu'il va parler et il dit Seigneur, je ne ai l'aurais même pas pris en âme. Je n'ai rien fait là, je ne l'ai fait aucun mal. Il n'engage pas une querelle, une discussion. Il dit Seigneur, non, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Je, je n'agis pas dans la vie parce que je veux obtenir un gain ou parce que je veux être un homme puissant, non. Ou, ça, ou parce que ça me fait plaisir de dominer, non. J'agis parce que tu m'envoies, je n'ai pas fait de mal. Et le pire, c'est que quand Corée va convoquer une assemblée, contre eux, contre Aaron et Moïse et que Dieu va décider de les exterminer en un instant c'est le même Moïse qui va dire non Seigneur ne fais pas ça on sait que c'est un, c'est Corée qui est le leader derrière tout ça mais tous ceux qui sont venus à la convocation de Corée contre Moïse participent au pressions de Corée dans la justice de Dieu il aurait pu les exterminer tous mais Moïse intercède Ils sont contre moi, mais j'ai pris pour eux. C'est ce que Dieu veut quand nous sommes face à ces situations-là. Aaron, c'est pareil. Moïse lui dit va prendre des brasiers, mets-y du parfum sur le feu, toi et Corée et les autres, et Dieu va choisir. Mais il a déjà reçu l'onction. <rire> Pourquoi devrait-il encore démontrer que Dieu l'a oint? Ouais. Mais il accepte de se soumettre. Et parce qu'ils agissent de cette façon, au verset 19, Dieu va se présenter manifester sa gloire à tout le peuple. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans le fond? Il va laisser les rebelles face à lui. Hein, il dit séparez-vous d'eux. Parce que quiconque rejette Christ un jour va se trouver face à Dieu. Et quand on rejette l'autorité de Dieu sur nous, on va se retrouver face à Dieu. Et Dieu agit d'une façon, hein, Moïse va dire, tu fais quelque chose d'inuit, quelque chose de qui va montrer que c'est incontestablement toi qui l'as fait. Si tu fais quelque chose d'inuit, alors le peuple saura que c'est toi qui m'envoie. Et Dieu, pour donner de l'assurance à ses serviteurs qui sont fidèles, va agir de la manière que Dieu, Moïse lui a dit, si tu fais ça... <rire> Je saurai, le peuple saura. Le but de Dieu, ce n'est pas d'exterminer. Le but de Dieu, oui, faut il faut qu'il exerce un jugement, mais c'est de donner de l'assurance à ses serviteurs, ici, parce que la contestation, ce que ça fait, ça décourage. On l'a vu, Moïse est irrité. Dieu le relève, Dieu le rétablit. Et Dieu montre à tout le peuple que mon serviteur, ce que j'ai choisi, c'est eux. Hébreu, par exemple, quelque part dans Hébreu, il va nous dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. » C'est de cette assurance qu'ils ont besoin. Donc, je reviens avec ce texte de départ. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si vous parlez des choses célestes? Si nous regardons avec mépris et ou si nous ne recevons pas l'exhortation qui nous est donnée au travers des intermédiaires humains que Dieu a placés pour exercer sa souveraineté dans nos vies, ce n'est pas possible de dire que je vais écouter Jésus-Christ ou que je suis en communion avec Jésus-Christ ou j'obéis à Jésus-Christ. Nous avons vraiment besoin d'accepter l'autorité de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin d'accepter l'autorité de Christ dans nos vies pour être sauvés et pour vivre en paix. Amen. Que Dieu vous bénisse.